Mes auditrices, et mes auditeurs, bonsoir. François avec vous pour feuilleter le calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il passé, par exemple, le 4 juin Eh bien, le 4 juin 1844, en Allemagne, en Silésie, début de la révolte des Tisserands contre la baisse continuelle de leurs salaires et contre le chômage provoqué par l'industrialisation. Le soulèvement sera réprimé par la troupe. 11 ouvriers seront tués et 80 condamnés à des peines de forteresse et de prison. Ah oui, vous voyez ces gens-là, ils ne plaisantent pas. Quand on menace de toucher un tout petit peu à leurs sous, eh bien ils en viennent à devenir des assassins. Ah oui, carrément. 1860, Grande-Bretagne, création du conseil des syndicats de Londres sous la direction de George Potter et de la société amalgamé des charpentiers avec Roger Appelgarth comme secrétaire. 1913, Grande-Bretagne encore. Lors d'une course de chevaux, la suffragette Emily Wilding Davison, Davison se jette dans, devant la famille royale sous le cheval du roi en criant Droit de vote pour les femmes. Elle meurt de ses blessures quatre jours plus tard. Des milliers des milliers de femmes accompagneront son cercueil. 1914, Grande-Bretagne. Les syndicats des mineurs, des transports et de la métallurgie s'unissent pour une campagne de salaire. Ils représentent quelques 2 millions de travailleurs. 1919, Italie. Grève avec occupation d'usine à San Giovanni pour protester contre la famine et le coût de la vie. 1920, Tunisie. Formation du Destour. Premier parti politique du pays. Il demande l'établissement d'un régime constitutionnel avec un gouvernement responsable devant une assemblée élue au suffrage universel. L'égalité entre Tunisiens et Français, spécialement dans l'accès à l'administration et à la propriété. Voilà ce qu'il fallait faire pour que la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et bien d'autres pays restent dans l'Union française. Mais on n'a pas été capable de faire le moindre petit geste dans la bonne direction. Alors forcément, forcément, à un moment donné, ils ont voulu leur indépendance. Eh ben oui. 1928, Italie, Antonio Gramsci est condamné à 20 ans, 4 mois et 5 jours de réclusion. Précis, 20 ans, ça fait un contre-rond. 20 ans, 4 mois et 5 jours de réclusion, ça c'est... Ça, c'est une, une mesure d'apothicaire, un hein Ah ouais, c'est précis. 1936, France. Léon Blum force le premier gouvernement du Front populaire. Fonde. Forme. Forme. Ah, alors, il ne faut pas intervertir les, les lettres. Léon Blum forme le premier gouvernement du Front populaire. Socialistes et radicaux y participeront. Les communistes apporteront leur soutien. 1959, Zahir. Manifestation étudiante à Kinshasa. La répression fait 23 morts. 23 morts. Pour une manifestation d'étudiants. Il y a quand même des saloperies dans le monde. Des gens qu'on laisse accéder au pouvoir alors qu'ils ne valent moralement pas grand-chose. 1968, France. Après mai 68, reprise progressive du travail dans les divers secteurs de vie économique. 1972, USA. Angela Davis, militante de la libération des Noirs, est acquittée lors d'un procès où elle avait été accusée de conjuration et de meurtre d'un gardien de prison blanc. 1977, France. Crime fasciste à Reims. 1977, crime fasciste. Fasciste, vous avez entendu ça À Reims. C'est pas possible. En France, en 1977, les fascistes, c'était fini depuis 1945, voyons. Hein Ah, tiens, tiens, tiens. Ouvrons l'œil, ouvrons l'oreille. Dans la nuit, un commando de la CFT, syndicat jaune de droite, Confédération Française du Travail. C'était un syndicat de droite et même d'extrême droite, auquel s'étaient joints des membres du SAC, le service d'action civique, vous savez, le terrible SAC de Charles Pasquois. Tire sur des travailleurs d'une usine en grève. Trois ouvriers sont atteints, dont Pierre Maître, qui meurt sept jours plus tard. Voilà, voyez, pour de l'argent. Pour de l'argent, ils deviennent meurtriers, ces gens là. Ces gens là, qu'on est obligé de croiser de temps en temps. Hein, en les connaissant, en les reconnaissant, ou sans les connaître. 1981, Maroc. Face à la réaction populaire, le ministre des Finances défend, chiffres objectifs à l'appui, Objectif, entre guillemets, bien entendu. Le caractère inévitable des hausses décidées. 1982, URSS, fondation à Moscou du groupe pour la confiance entre l'Union soviétique et les USA. Une centaine de citoyens soviétiques lancent un appel au gouvernement, au pluriel gouvernement, et à la population des deux pays. D'autres groupes suivent à Leningrad, Odessa et Novosibirsk. 1983, République fédérale d'Allemagne. À l'appel de la Confédération européenne des syndicats, environ 50 000 travailleurs de différents pays d'Europe manifestent à Stuttgart sur le thème du travail pour tous. Du travail pour tous. Et pour la semaine de 35 heures, 1983, c'est la plus importante manifestation contre le chômage réalisée au niveau européen jusqu'à cette date. Tiens, ils avaient trouvé une recette eux pour faire baisser le chômage Ne plus travailler que 35 heures Ah, ça c'est une idée. On l'a reprise un peu plus tard, hein, avec un certain effet. Bon, il aurait fallu tout à fait généraliser ça. Eh oui, tout le monde aurait été gagnant, gagnant, gagnant. Eh, mais voilà, voilà, voilà. Il y en a qui sont trop égoïstes pour comprendre quel est l'intérêt euh, collectif. 5 juin 1832, France, à Paris, sous Louis-Philippe. Une émeute populaire éclate dans le quartier saint merry à l'occasion des funérailles du général républicain Lamarck. Sur une barricade, 150 insurgés tiennent tête à plusieurs régiments. Un vieillard et un enfant y trouvent la mort. Victor Hugo, dans les misérables, fait périr à cet endroit gavroche et le vieux père Mabeuf volontaire pour planter le drapeau rouge sur la barricade. 1853, Mexique, création du premier groupement de lutte ouvrière dans la branche de la fabrication des chapeaux. 1868, Irlande, à Edinburgh, en Écosse, naissance de James Connery, révolutionnaire socialiste et nationaliste irlandais. 1906, Allemagne, Une troisième loi navale prévoit la construction de quatre cuirassés par an. La course aux armements navals est engagée en 1906. 1914, c'est dans huit ans. Hein Mais il faut prévoir assez tôt. Il faut prévoir assez tôt. Oui, oui, oui. L'armement, le réarmement, c'est quelque chose qu'il faut prévoir longtemps à l'avance. Oui. 1919, Allemagne. Eugène Levinet, leader de la République des conseils de Munich... Et condamné à mort. Oui, il était juste leader de la République des Conseils. C'est tout. Voilà son crime. Eh bien, pour cela, on le condamne à mort. C'est comme si maintenant, on vous disait, on vous condamne à mort parce que vous avez voté pour Macron, par exemple. Hein Qui aurait l'idée de faire une chose pareille Et pourtant, et pourtant... 1919, Chine. Lors de la première révolution culturelle à Pékin, 5000 étudiants descendent dans la rue et haranguent la foule. 1923, Japon. Première série d'arrestations visant le Parti communiste. 1944, France. Sur la place de la gare à Ugin, 28 victimes innocentes sont fusillées par les nazis. Le soir, Radio Londres diffuse un verre de Verlaine annonçant la résistance française des événements du lendemain. Les sanglons des violons blessent mon cœur d'une langueur monotone. C'est les sanglons des violons de l'automne qui a été oublié, bon, blesse mon cœur d'une langueur monotone. 1946, Turquie. Modification de la loi sur les associations de 1938. Désormais une association fondée sur la base d'une classe sociale doit pouvoir se constituer sans aucune pression gouvernementale. 1967, Israël, Égypte, Guerre des Six Jours. Ik Le 6 juin. 6 juin 1097, France, les enfants des Serres sont la propriété des maîtres. Nous, moines de Noirmoutier et Gauthier Renaud, le 6 juin 1097, avons procédé au partage des enfants, garçons et filles, de plusieurs familles. On a accepté du partage une très belle petite fille, encore au berceau. Si elle vit elle sera notre propriété commune jusqu'à la conclusion d'un accord qu'il attribue à l'une ou l'autre seigneurie. Voilà. Donc, vous voyez, l'Église, bon, comme les féodaux, hein, vous allez pas mieux, vous allez pas mieux. Les gens ont entendu 1097-1789, ils ont entendu un certain temps avant de bouger. Hein. Ben oui. Eh oui, euh, à partir d'un certain niveau d'oppression, euh, la capacité de réaction est très limitée, forcément. 1525, France, après la guerre des paysans d'Alsace, les représentants des princes et du haut clergé sont convoqués à Haguenau dans le but de voir comment empêcher une nouvelle insurrection. L'invitation signale, entre autres, ouvrons les guillemets, grâce à Dieu et à l'aide fidèle du duc de Lorraine, trente mille paysans rebelles ont été tués, vite, fermons les guillemets. Ouais, le bon duc Antoine est allé porter euh, le fer contre des pauvres gens. Honte à lui et à ses descendants. 1636, France. 4000 paysans révoltés contre les impôts qui les écrasent se présentent à la foire de Blanzac, à la limite de la Saintonge et de Langoumois, au cri de « mort aux gableurs ». Ah, 1636, vous vous rendez compte eh, ils étaient sacrément en avance sur nous, hein Parce que alors qu'il est, euh, alors qu'il est, ben, on s'est pas mal écrasé, sans bouger ni pied ni patte, hein Ah bah oui, bah oui. Maintenant, bah oui, pendant presque 20 siècles, on a subi euh, l'influence de la religion. Maintenant, on subit l'influence de la télévision. Voilà. Chaque époque a sa drogue. 1871, Allemagne, sous Bismarck, Wilhelm Liebknecht et August Bebel. Membres de l'international sont condamnés à 18 mois de forteresse. 1911, France. Plusieurs villages de l'aube, en lutte pour la délimitation des zones pouvant appeler leur vin Champagne, se prononcent pour le sabotage. La démission collective des élus est le refus de l'impôt. Le soir, 300 vignerons champenois se heurtent aux gendarmes et aux dragons, à Bar, à Bar sur aube hey, Les dragons, ça fait peur, hein, rien que déjà le nom. Hein. Comment c'est Parce que c'est qu'un dragon, on n'en a jamais vu. <coughs> les, dragons, hein, les dragons, comme dans les légendes, vous savez, dragons. Oh, oh, oh, ça terrorise les terroristes, ça, les dragons. Ouais, oui. 1936, France. Ce samedi à 15h, Léon Blum présente son gouvernement à la Chambre. Pour la première fois de son histoire, la France est gouvernée par des socialistes. Euh, J'ajouterai, si j'osais, des vrais, mais je n'ose pas. Pour la première fois, aussi, trois femmes siègent au banc du gouvernement. 1937, Irak. Après la rupture du chef du gouvernement avec démocrate et populiste et les mesures prises contre deux députés communistes forcés à s'expatrier, les quatre ministres socialistes du groupe A. Ah Ali démissionnent. C'est la fin de l'espoir populaire. L'armée qui avait réalisé le coup d'État reprend le contrôle. Le terrain est prêt pour la propagande fasciste. Irak 1937. Hein Alors les événements actuels ou récents, bah oui, c'est pas tellement étonnant. C'est un enchaînement. Donc, on pourrait presque dire naturel. Bah oui, euh, les choses vont, elles vont mieux, elles vont de mieux en mieux, puis elles vont nettement mieux, nettement moins bien. Et puis, nettement pire. Et puis, ça, voilà, ça. 1944, Allemagne. Hitler vient de s'endormir. Personne n'ose réveiller. Je rappelle que nous sommes le 6 juin. 6 juin 1944. Ah, oui, fallait pas le réveiller, le brave homme. <rire> le brave homme, brave, entre guillemets, hein. Vous, bah oui, vous aviez mis les guillemets. 1944, France, débarquement des troupes alliées en Normandie. 40 divisions. 6 697 navires et 14 600 avions sont engagés. La résistance intérieure va multiplier ses coups contre l'occupant nazi. La classe ouvrière avec la CGT jouera un rôle important, surtout par la grève des cheminots paralysant les transports de troupes. S'en est-on souvenu suffisamment de ce que les syndicats, de ce que les résistants avaient euh, joué un rôle important. Hmm. Un temps, un temps. Et puis, petit à petit, on a commencé à oublier. Et maintenant, ben voilà, maintenant, on les méprise carrément, les syndicats. Ces messieurs du château méprisent les syndicalistes. 1950, Japon. Un décret de MacArthur exclut les membres du Parti Communiste de la Fédération Publique. La purge rouge, entre guillemets, purge rouge, commence... Quelques 12 000 fonctionnaires perdront leur emploi. 1952, Canada, la Fédération du Travail du Québec adopte une résolution dénonçant la mentalité révolutionnaire des syndicats catholiques. Mentalité révolutionnaire des syndicats catholiques, vous entendez ça Ah, y a-t-il des syndicats catholiques en Europe, pas en France Eh bien, si ça se trouve, ils sont révolutionnaires. Eh oui Et regardez d'à peu près, et vous verrez sans doute des choses comme celle-là. 1960, Japon. Trois grandes vagues de grèves touchant plusieurs milliers de personnes marquent l'apogée de la lutte contre le pacte de sécurité avec les USA. 1974, Birmanie. Manifestations accompagnées d'émeutes dans 42 entreprises de Rangoon. Des usines sont occupées. Le siège des syndicats, du syndicat officiel est séquestré. «» Ah, tiens, syndicat officiel. Ah, ça, ça, ça, il faut le faire, un syndicat officiel. Bah oui. Bon, il est séquestré. Des usines environnantes sont prévenues par des sirènes. Des piquets de grève sont établis. Les revendications portent sur l'augmentation et la mensualisation des salaires. Ainsi que sur l'augmentation de l'allocation de, de riz. 1976, Autriche, à Vienne. 400 personnes, des jeunes et des artistes occupe la Halle Saint-Marc en vue d'empêcher la vente des locaux à une grosse entreprise de textile et de les conserver pour des activités culturelles. Ah, le peuple qui se bat pour des activités culturelles, vous voyez ça hein ah, Pas que pour des salaires, hein ah ben oui, même pour des activités culturelles. Enfin, bon, ça leur passera. 1982, Israël, Liban. Les troupes israéliennes envahissent le Liban sous prétexte de protéger la Galilée contre l'organisation de libération de la Palestine. Alors, je faisais de l'humour là tout à l'heure, on ne va pas me comparer à Macron quand même, c'est pas tout à fait le même genre d'humour. Euh, 1984, Inde, l'armée indienne donne l'assaut au temple d'Amritsar où s'étaient réfugiés les militants autonomistes Sikhs soutenus par des centaines de paysans. Ce temple d'or d'Amritsar, construit au XVIe siècle, est le haut lieu de la religion sikh, qui est née de l'ambition de réconcilier l'islam et l'hindouisme. Ah oui, même quand on veut réconcilier les gens, c'est difficile. Jean-Luc Mélenchon. avec bonheur, vous le devinez, et je me présente devant vous avec toute l'humilité et toute la fierté de celui qui a le sentiment d'avoir bien fait son travail. Je l'ai fait de tout mon cœur, je l'ai fait de toute mon énergie, je l'ai fait en totale tranquillité parce qu'à tout moment, Tout moment, je savais que vous étiez là, animé du même perfectionnisme que le mien dans l'exécution de la tâche. J'adresse un salut fraternel, cordial, affectueux à ces dizaines de milliers de volontaires qui sont entrés dans cette campagne, qui l'ont portée à bout de bras, et d'abord à l'équipe qui m'entoure, au quartier général, à mes porte-paroles et à tous ceux qui m'ont aidé en dévouant totalement tout leur temps à l'action. Pour finir, à l'heure à laquelle nous nous réunissons, Nous ne sommes pas une assemblée comme une autre. Nous assumons, devant le pays et devant les 7 millions de personnes qui ont d'abord choisi de faire ce bout de route avec nous. Nous nous présentons devant le pays et devant ces personnes en pleine responsabilité. Nous assumons le statut particulier qu'ils nous ont donné en nous accordant 20% des suffrages exprimés dans ce pays et en nous portant en tête de la famille culturelle, intellectuelle, philosophique et historique que je me suis efforcé d'incarner l'humanisme écologique et social. La patrie, la patrie, les travailleurs, les intellectuels les militants de toutes origines, ceux qui se sont dévoués pour le bien commun, que ce soit en associatif, en syndicaliste, en écologiste, tous savent, le fil rouge n'est pas rompu, la tradition qui nous porte, celle des Lumières, celle de la lutte contre les obscurantismes qui obsèdent les esprits et les empêchent de voir où est l'intérêt général humain. Cette lutte continue, nous la portons fièrement, nous en avons reçu les tendards et nous allons le porter une fois encore plus loin que nous ne l'avons amené jusqu'à cette heure. Nous sommes à la hauteur de ces 7 millions de suffrages. Nous sommes à la hauteur des 500 000 personnes qui ont décidé de participer à la vie de notre mouvement la France Insoumise. Voilà la grandeur et la splendeur de ce que vous avez acquis par votre travail. Rien n'a été fait en vain. Vous n'avez pas été seulement des témoins d'un événement qui vous dépassait et dans lequel vous auriez fait je ne sais quelle improbable figuration. Vous avez été les constructeurs d'un futur qui dorénavant peut s'élancer à l'assaut du monde. Nous assumons Notre responsabilité comme une grande formation politique, j'ajoute une très grande formation politique, car vous verrez qu'à la fin du marché, quand vous compterez les bouses, vous verrez que la France insoumise sera sans doute le mouvement qui présentera le plus de candidats à la députation, ce qui signifie que, où que l'on soit, on peut faire un choix conforme à ses convictions, on n'a pas besoin de se confier à d'autres par délégation pour faire le choix du programme qui nous a rassemblés, ce qui signifie que nous ne sommes pas partie prenante à cette élection comme un groupe qui viendrait y faire, après tout, pourquoi pas, mais ce n'est plus notre, notre cas, pour un groupe qui viendrait y faire du témoignage, y représenter telle ou telle nuance avec l'espoir qu'à la fin, on veuille bien admettre qu'elle est là. Nous sommes candidats partout, avec un objectif, gouverner le pays, constituer une nouvelle majorité. Nous le sommes dans des conditions représentatives de ce qu'est la France, c'est-à-dire sa diversité d'abord des genres, puisque nous sommes à égalité femmes et hommes candidats, non seulement sur le total, mais dans ce que l'on a l'habitude de considérer comme les circonscriptions où c'est le moins difficile, pour ne pas dire que c'est le plus facile, car de cela, il n'en existe pas. Mais parce que nous devons avoir la diversité sociale de la patrie, du pays réel, à commencer par les candidatures de chômeurs et de précaires, qui sont peut-être insuffisamment nombreuses, mais qui permettent de rappeler que 9 millions de personnes croupissent dans la pauvreté, dans un des pays les plus riches du monde et que si nous n'avions pas parlé de la pauvreté et si je n'en reparlais pas à cet instant comme je vais encore le faire dans quelques instants, on n'en parlerait jamais comme si elle n'existait pas, comme si elle ne défigurait pas le pays, comme si elle n'était pas le symptôme le plus absolu de l'échec le plus total de ce mode d'organisation capitaliste financiarisé de la société dans lequel nous vivons. Les pauvres sont le visage monstrueux de l'inefficacité du libéralisme à faire autre chose qu'à produire des nébrosés de l'accumulation des fortunes. La France de tous les âges, la France de tous les métiers, la France de toutes les couleurs de cheveux, Dieu, et même de peau, est présente dans vos candidatures, et ce n'est pas si fréquent, ça ne l'est en tout cas pas assez pour que je ne le mentionne pas à cet instant, comme un sujet de fierté. Par-dessus tout, par-dessus tout, nous avons pour nous, face au pays, et au moment où celui-ci va se chercher, la force de la cohérence, c'est-à-dire que nous sommes reliés entre nous, comme je l'ai dit et répété à chaque rassemblement, si nombreux que nous ayons été, nous ne sommes pas là pour une personne, ni même pour 577 et leurs suppléants, nous sommes là en raison d'un programme et 80% de nos électeurs ont adhéré, non pas à nos personnes, mais à notre programme. Et cette force-là, Ce n'est pas seulement un sujet de fierté, c'est la garantie que nous sommes un point d'appui stable et solide pour construire un autre futur, que nous ne sommes pas une rencontre de circonstances regroupées autour de papiers confus et approximatifs. Notre programme, les 40 livrés nous donne la base d'une action déterminée, organisée, méthodique, dans tous les compartiments de la vie d'une grande nation. La cohérence est notre force et, ceux qui votent pour nous doivent savoir, non seulement qu'ils seront identifiés comme un mouvement politique autour d'un programme, mais en plus que leur force sera identifiée. C'est pourquoi nous ne voulons pas des alliances tuyaux de poils, où l'on commence ici avec un bout du tuyau, qui vous emmanche avec un suivant, qui vous appelle à un troisième, et qui à la fin, vous faut rencontrer un bon camarade qui au bout de la chaîne tient par la main un macroniste. Non Si vous votez pour la France insoumise, vous votez pour le programme l'avenir en commun, et pour rien d'autre que cela. La puissance, c'est que quand nous aurons fini cette élection, soit parce que nous l'aurons gagnée, soit parce qu'une fois de plus, nous l'aurons perdue d'aussi peu que la précédente, sans que cela n'ait eu l'air d'interroger ceux qui pourtant, Aurait pu se sentir une responsabilité dans ces 600 000 voix qui nous manquaient, responsabilité que nous ne renvoyons à personne d'autre qu'à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en observant qu'il nous manquait 600 000 voix, nous pensons d'abord aux millions de personnes qui ne sont pas venues voter et nous nous demandons comment faire pour que la prochaine fois, ils viennent voter. Nous ne montrons du doigt à personne. Nous n'avons aucune polémique à mener pour la raison que nous considérons que tous ceux qui veulent en avoir avec nous ne sont pas dignes de nos répliques. N'offense pas qui veut. Il ne suffit pas de nous insulter pendant des mois en nous mettant sur le dos l'improbable dossier de l'ALBA ou la Russie ou que sais-je encore pour que cela, aussitôt, nous oblige à répondre. Ce temps-là est fini. Vous pouvez toujours me traiter de dictateur et raconter ce que vous voulez. Nous ne sommes pas concernés. La puissance, c'est que parce que nous n'aurons pas mené ces polémiques subalternes à l'intérieur de la prochaine élection, de nouveau nous allons convaincre et qu'à la génération qui s'est levée pour porter la planification écologique, la sixième République, les nouvelles frontières de l'humanité, le partage des richesses, d'autres vont venir. Ah, comme cela gonfle le cœur de savoir que 30% des jeunes de ce pays ont fait leur première identification politique sur ce programme. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, quoi qu'il m'advienne, quoi qu'il arrive à chacun d'entre vous, en toute hypothèse, ce résultat sera un nouvel appui de puissance et d'existence pour vous. Voilà pourquoi, La condition numéro un, à quelques exceptions près, que nous posons à tous ceux qui font équipe avec nous, ou qui veulent faire équipe avec nous, c'est que le jour où ils déposent leur candidature, ils se déposent en tant que France insoumise. Parce que c'est comme ça que vous aurez à la fin une comptabilisation nationale qui vous donnera de la force et vous permet de continuer, et non pas des miettes de la soupe aux sigles, où chacun apparaît, celui-ci avec un escargot, l'autre avec un hérisson, celui-ci avec une pelle, l'autre avec une pioche, et où on demande à chacun de faire le total de ces gens qui, le reste du temps, se détestent et s'insultent. La France Insoumise est une identité ouverte. Elle n'appartient à aucun parti, et d'abord pas au mien, qui d'ailleurs ne l'a pas demandé et je veux saluer l'action de ces militants qui se sont mis entièrement au service du mouvement, s'oubliant eux-mêmes, et dont les dirigeants sont ici, les coordinateurs Éric Coquerel et Daniel Simonnet. La France insoumise est une identité ouverte. Vous avez des gens qui ont une carte de parti, le parti de gauche, le parti communiste, Europe Écologie Les Verts, des socialistes, oui des noms, des socialistes qui ont pris leur part du combat avec Lim van Ock, je veux le saluer lui aussi, il a été remarquable dans cette bataille. Mais pour l'essentiel, mais pour l'essentiel, les gens qui forment les fils, de la France insoumise n'ont aucune carte et on ne leur demande pas, même pas de savoir quelle est au juste la carte syndicale, même ils sont très nombreux à avoir une carte syndicale dans leur poche, dans nos rangs. C'est une identité ouverte. Le mouvement n'appartient à personne d'autre qu'à nous-mêmes. Et cette propriété du mouvement n'est pas une propriété de fermeture. Nous ne demandons pas à ceux qui nous rejoignent depuis combien de temps ils sont d'accord avec nous. C'est une propriété ouverte. Si tu es d'accord avec le programme, alors tu es un des nôtres, et nous ne te demandons pas ce que tu votais avant, si tu as une carte ou pas, d'où tu viens, et pour le reste, qu'est-ce que tu penses de la vie et de ce qu'il y a lieu de faire dans l'existence pour que ça vaille la peine d'être vécu. C'est le programme qui nous rassemble. Le mouvement, c'est le programme. Notre identité, c'est le programme. Il n'y en a pas d'autres, il n'y en a pas de secrète. Et nous ne vous demandons pas, disons-nous à nos électeurs, de vous rallier pour donner de la force à des personnes, mais pour donner de la force à des idées. J'ai vu qu'a eu lieu ce que je considère comme une polémique prétexte à propos de la Charte. Mais peut-être que des électeurs un jour en entendront parler. Je veux régler cette question d'un coup. Oui, tous ceux qui sont nos candidats sont appelés à signer une charte. Que dit cette charte Que propose-t-elle de si extraordinaire qu'il faille aussitôt engager un débat philosophique sur la liberté individuelle Elle dit qu'il faut signer la charte anticorps, anticorruption. Oui, il faut signer la charte anti-corruption. Elle dit que nous formerons un groupe. Il paraît que ce serait une vision embrigadante, mais dans toutes les collectivités locales du pays, ceux-là même qui nous reprochent de vouloir faire un groupe à l'Assemblée nationale, en constituent, et depuis toujours, c'est-à-dire depuis le début du mouvement progressiste, Les élus, femmes et hommes, de notre famille se sont toujours regroupés distinctement de tous les autres pour pouvoir délibérer entre eux et décider de la forme de leur action. Le groupe, c'est le contraire de la horde. Nous ne sommes pas un groupe confus d'individus qui, suivant la puissance de la voix de l'un ou de l'autre, prend ses décisions. Un groupe, c'est la possibilité d'agir de manière synchronisée, pensée, calculée et prévue. On me dit, mais cela aliène la liberté individuelle parce que vous demandez la discipline. Mais oui, nous demandons la discipline. Mais la discipline de quoi, je vous prie La discipline qui consiste à respecter le programme sur lequel on est élu. Voilà la discipline que nous demandons. Comme vous le savez, j'ai été membre d'une organisation qui aujourd'hui a disparu, mais qui a joué son rôle, le Front de Gauche. Eh bien... Mais oui, elle a joué un rôle positif. Bon... Pardon pour ceux qui n'y étaient pas, mais quand même, on a fait le travail. Je vous garantis que c'était du boulot. Bon, eh bien, nous avions un groupe Front de Gauche qui, parfois, lorsqu'il se rendait à l'Élysée, redevenait un groupe communiste, mais le reste du temps s'appelait Front de Gauche. Eh bien, pour moi, c'était une grande souffrance d'apprendre qu'un député ait voté contre la loi pour le mariage pour tous. Eh bien, à moi, il a le droit, en tant qu'individu pensant au bien public, de penser que c'est bien comme ça, mais pas en notre nom. Voilà pourquoi oui, il y aura une discipline de groupe et ça n'aliène la liberté de personne car la loi interdit que l'on oblige un élu à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Et si vous apportez la preuve qu'on vous a menacé pour vous faire voter de, comme ceci ou comme cela, vous pouvez poursuivre ceux qui l'ont fait et ils seront alors punis par des peines de prison ferme et des amendes extrêmement importantes. Comment je le sais Comment je le sais Parce que j'en ai menacé certains qui voulaient m'obliger à voter la guerre du Golfe quand j'avais décidé que je ne la voterai pas Il n'est donc, donc pas vrai que la discipline de groupe interdise la liberté individuelle. Et il y a toujours une clause qui s'appelle la clause de conscience, lorsque un vote appelle quelque chose avec quoi vous n'êtes pas d'accord. Prenons un exemple. Je suis, par exemple, comme beaucoup dans cette salle et comme c'est marqué dans le programme, pour le droit de mourir dans la dignité et pour le suicide assisté. Mais mes amis... J'admettrai, j'admettrai que l'un d'entre vous, l'une d'entre vous étant élue, me dise écoute, ce n'est plus vraiment de la politique ce sujet-là, c'est une question philosophique, c'est une question de vertu, c'est une question de morale individuelle, et alors, si c'est moi le président du groupe, je te demande de me permettre de voter différemment du groupe parce que tel que je suis, je ne peux pas accepter cette idée, par exemple, il se peut que tel ou tel soit croyant et que ce vote lui paraisse être un manquement fondamental à sa foi. Eh bien, ces choses-là, nous les entendons, nous les comprenons. Nous n'avons jamais été de ceux qui donnent des ordres et exigent d'être obéissés en se tenant, à moins de toutes sortes de brutalités. La charte que nous proposons et que nous demandons à nos candidats de signer est la garantie pour nos électeurs que ceux qu'ils auront voté seront ensuite mis en œuvre par ceux qu'ils ont élus. Et c'est quand même le minimum de confiance mutuelle qu'on peut organiser.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 C'était Charles l'époque où les chanteurs avaient de la voix, comme disait l'autre, l'époque où les chanteurs chantaient juste, et où en plus, en plus, ils se permettaient le culot de chanter en français. Oh là là, vous vous rendez compte un peu, quel culot ils avaient ces gens-là, hein, chanter en français. Oh là là là, là. Bah non, oh, c'est pas raisonnable, hein, c'est pas raisonnable. Il faut chanter en patois, vous savez, le patois d'outre-Atlantique. Ah, J'ai reçu un message. Bonjour, vous recevez certainement tous et toutes des pétitions comme celle-ci. Pollution, plastique, abeilles, etc. Les signer est important bien sûr, mais ça ne suffit pas. Notre programme, l'Avenir en Commun, est tout entier articulé autour des, problèmes, des, problématiques, pas des, problèmes, des problématiques environnementales et des solutions que nous voulons y apporter. Tout le monde sait qu'il est urgent d'agir. Le nouveau président n'a pas été élu sur un programme écologique. C'est le moins qu'on puisse dire. La, le débauchage de Monsieur Hulot est du même acabit que le serrage de main viril avec Trump. <rire> le serrage de main viril avec Trump. Il s'est fait broyer la main, le pauvre président Macron. Oh un coup médiatique sans aucun effet. Son nouveau ministre de l'Environnement est certes populaire. Mais il ne dispose d'aucun point politique. À quoi va-t-il servir si le Parlement n'est composé que de vieux barbons productivistes et nucléaristes C'est pourquoi il faut que l'Assemblée nationale qui va sortir des urnes le 18 juin comporte une majorité qui défendra un véritable programme de transition énergétique, de transformation de l'agriculture, de défense de la biodiversité, de justice sociale de justice sociale. Voter, voter pour le candidat de la France insoumise, c'est voter pour une véritable politique écologiste. Donc, les 11 et 18 juin, déposer un bulletin France insoumise dans les urnes. En vous souvenant que le 18 juin, c'est le jour qu'avait choisi un certain général Charles de Gaulle pour lancer son appel de Londres, son appel à la résistance, à l'insoumission. C'était un insoumis à l'époque Charles de Gaulle, bon, euh, c'est vrai qu'il était aussi euh, de droite parfois. Eh oui, quand il s'oubliait, il était de droite. Mais quand même, euh, voilà, c'était un insoumis le 18 juin. Et, et les jours, les semaines, les années qui ont suivi, c'était un insoumis. Après, euh, bon, voilà. Pour soigner le code du travail, il faut une bonne ordonnance et une bonne saignée. Il paraît que c'est Molière qui disait ça. Alors, euh, il avait ils avaient entendu Molière entendu parler du code du travail déjà à son époque. Eh ben oui, pourquoi pas, tiens. Ah, voyons. La meilleure forteresse des tyrans, c'est l'inertie des peuples, Machiavel. La richesse du Luxembourg est illégitime, Eva Joly dans son livre, le loup dans la bergerie, le loup dans la bergerie, tiens, c'est d'actualité ça. La fraude fiscale nous coûte 85 milliards d'euros par an, signé Jean-Luc Mélenchon. Natacha Polony, bonjour. Vous avez créé Polony TV pour pouvoir dire des choses qu'on ne peut pas dire dans les médias traditionnels. Ma première question, pourquoi ne peut-on pas parler de tout dans les médias traditionnels Il y a une censure, une, une auto-censure, une absence de liberté d'expression Expliquez-moi, car cela semble contredire la charte des devoirs des journalistes de rapporter une information complète, libre, indépendante et pluraliste. Vous savez, c'est ce qu'on pourrait appeler en sociologie, euh, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs un procès sans sujet C'est-à-dire que c'est un processus qui se déploie malgré l'action de chaque individu qui euh, cherche à agir le mieux possible et à faire son travail le mieux possible. Les journalistes en tant qu'individus ne sont pas en cause. Le problème vient de l'organisation générale des médias. D'abord le fait qu'ils soient aujourd'hui, pour la plupart, la propriété de grands groupes industriels et de groupes qui concentrent une grande partie de ces médias, ce qui limite le pluralisme et la possibilité de mener des enquêtes. Deuxième point essentiel, je pense qu'il y a une sociologie des journalistes qui fait qu'ils sont aujourd'hui sous la pression de leur père et que la quête d'approbation qui, qui peut, chez certains journalistes, orienter leur, euh, leur vision du monde eh bien, se ressent. Je pense qu'il y a en France une tradition qui est celle du journalisme d'opinion, un journalisme qui assume de lire les événements avec un certain prisme, c'est-à-dire avec des valeurs qui sont celles de chaque journal. Tout cela fonctionne tant qu'il y a, tant que règne le pluralisme. Le problème, c'est quand justement la mécanique économique réduit le pluralisme, et quand ce journalisme d'opinion disparaît au profit d'un journalisme de fausse objectivité. C'est-à-dire quand on prétend faire du journalisme à l'anglo-saxonne euh, en ne faisant que rapporter des faits, alors qu'en fait il y a évidemment à l'œuvre derrière cela une subjectivité, une vision du monde. Donc je pense que c'est tout ça qui, qui aujourd'hui est en train de miner la confiance que les Français peuvent avoir dans leurs médias. Et euh, il me semble qu'apporter différemment, Différentes offres alternatives. Ce n'est pas jeter l'opprobre sur les médias traditionnels, ce n'est pas dire qu'ils font mal leur travail, c'est dire que d'autres conditions de production de l'information et de la pensée peuvent permettre de faire émerger des, des débats qui sont essentiels aujourd'hui. Orwell TV, citonné, si a été rebaptisé Polonie TV grâce à la délation d'un journaliste de Libération et du Monde. Comment l'avez-vous pris Vous avez été furieuse, frustrée, vous l'attendiez ça ne vous a pas affecté Pourquoi est-ce qu'ils vous ont fait ça, d'après vous Alors, d'abord, ça m'a affecté parce que je pense que la bêtise et la malveillance euh, m'affectent toujours, et tant que ça continuera à m'affecter, je resterai euh, saine d'esprit. Euh, je pense que si la création de notre télé euh, n'avait pas posé problème à certains alors ça, sans doute ça aurait voulu dire que nous ne servions à rien donc c'est plutôt rassurant de se dire que nous posons problème ça veut dire que nous apportons une offre différente euh, face à des gens qui justement ont beaucoup de mal avec la notion de pluralisme ou plutôt qui considèrent que toute pensée est bonne quand elle correspond à leurs options oh idéologiques. donc euh, bon, c'est assez classique chez certains, euh, chez certains de nos confrères, qui euh, sont persuadés que le rôle d'un journaliste, c'est de dire le bien et le mal hein, et d'être garant du camp du bien. Bon, c'est pas ma conception du journalisme. Alors, évidemment, tout ça a été fait euh, de la façon, j'allais dire, la plus détournée qui soit. Aller, aller euh, informer les ayants droit de George Orwell euh, au prétexte qu'on défendrait le George Orwell contre une, une appropriation absolument scandaleuse, c'est une façon de ne pas assumer qu'on cherche tout simplement à faire taire un média qui va apporter une vision différente. Parce que George Orwell est une figure suffisamment... Euh, immense et suffisamment mondialement reconnue pour qu'on puisse dire qu'elle appartient à tout le monde euh, et pour ma part, en plus je me reconnais dans la pensée de George Orwell pas seulement celle qui s'exprime dans 1984 ou dans La ferme des animaux euh, c'est-à-dire pas seulement la pensée anti-totalitaire dans ce que la plupart des gens en connaissent qui est une vulgate, non, il se trouve que j'ai lu le reste de l'œuvre de George Orwell c'est-à-dire sa défense d'un authentique socialisme patri qui rejette la domination et l'exploitation, mais qui aussi est très attentif à ce qu'il appelle la, la décence commune des gens ordinaires, c'est-à-dire la volonté chez le peuple, chez des gens qui n'en jamais, justement, Dans la plupart des médias, de, de préserver leurs valeurs, leurs traditions. Et Georges Orwell s'est interrogé souvent sur, la, façon, sur la, la question de savoir pourquoi le socialisme n'avait pas réussi à prendre chez les petites gens. Et c'est sans doute, disait-il, parce qu'il y a cette volonté de faire table rase euh, du passé et de couper ces gens de leurs traditions et de leur mode de vie. Donc cette réconciliation-là, et même la pensée, j'allais dire, euh, Qui est quasiment dans la, dans la ligne, dans la droite ligne de ce qui deviendra ensuite la décroissance, moi, m'intéresse profondément. Donc, euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que nous avions voulu faire référence à George Orwell collectivement, même si nous ne sommes pas tous dans ce le comité, dans ce qui était le comité Orwell et ensuite dans euh, Orwell TV, euh, devenu donc Polony TV, nous ne sommes pas tous sur la même ligne, mais nous avons des références communes et en particulier cette idée de lutter contre. Le journalisme qui se fait inquisitorial et qui décide qui a le droit de parler et qui n'a pas le droit. Alors, Peloni TV se présente comme un média d'opinion. Vous semblez être plus structuré pour commenter l'actualité que pour la rapporter. Avez-vous été tenté d'exposer la couleur, la tendance politique de votre chaîne afin de jouer la transparence totale sous l'angle sur lequel vous commentez l'actualité Alors, première chose, euh, je suis désormais éditorialiste, mais j'ai été pendant dix ans journaliste, reporter, spécialisé sur les questions d'éducation, et donc des reportages, des enquêtes, j'en ai fait énormément. Donc je sais ce que c'est que rapporter les faits, et bien que les faits. Ma conception du journalisme d'opinion, c'est l'idée que l'on se fonde sur les faits, et que l'on doit ensuite... Euh, interpréter ces faits, donner une grille de lecture, c'est-à-dire donner à comprendre à des gens qui peut-être ont besoin qu'on leur décrypte ce qui est sous-jacent. C'est-à-dire que je pense que les faits seuls n'existent pas. Il y a d'abord toujours une subjectivité qui interprète les faits et donc il faut que le journaliste ait conscience de sa propre subjectivité, sinon il en est prisonnier. Et ensuite les faits seuls, sans une façon de les lire, sans une explication qui les replace dans un contexte, qui donne une grille historique qui permet de comprendre ce qui est en, ce qui est en jeu, euh, ne sont pas euh, suffisants. Donc, le rôle des journalistes, c'est aussi d'apporter une forme de plus-value et c'est ça que nous essayons de faire donc, à Polony TV, puisque nous pensons que le le manque de recul, aujourd'hui, interdit de comprendre les débats qui se C'est particulièrement criant dans cette campagne présidentielle où on voit qu'il a fallu énormément de temps pour que, par exemple, la question européenne soit posée. Il a fallu l'émergence de petits candidats qui, tout à coup, sont venus mettre les pieds dans le plat. Or, c'est la question sous-jacente en permanence dans le débat, si les journalistes, eux, ne posent pas ces questions-là, ne remettent pas les enjeux euh, en avant, alors ils passent à côté de la campagne. La question du, du poids de la, de la finance internationale Et la question de savoir comment on peut sortir de ça, comment on peut porter une véritable réforme bancaire, comment on peut mettre en place, de la part des États, un véritable pilotage de l'économie pour réindustrialiser, tout ça, ce sont les questions cruciales aujourd'hui. Elles ne sont jamais posées par les journalistes, parfois parce que leur idéologie les porte à accepter le libre-échange tel qu'il est aujourd'hui présenté comme un dogme, et puis parfois aussi parce que, tout simplement, ils ne ils n'ont pas le recul suffisant parce que l'économie des médias les met la tête dans le guidon et les oblige à traiter euh, petite phrase après petite phrase, événement après événement, sans jamais se poser la question des causes profondes. Donc nous, c'est ce que nous voulons faire. Alors, il ne s'agit pas de donner une couleur politique. Nous n'en avons pas, vous savez, à Polonie TV, euh, nous ne sommes pas forcément très nombreux, mais nous avons déjà des options politiques très différentes. La seule chose qui nous réunit, c'est l'idée que la souveraineté est le point essentiel aujourd'hui souveraineté de la nation souveraineté du peuple et souveraineté des individus c'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable démocratie sans un peuple qui décide de son destin et pour qu'il puisse le faire il faut que la nation ne dépende pas des autres des autres euh, comment dire il faut que la nation ne dépende pas d'autres pays d'autres forces d'autres puissances qui lui imposent ses choix Et les individus, pour pouvoir décider de leur destin, doivent être souverains eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils doivent être capables d'exercer leur libre arbitre, de choisir réellement. Hum, je comprends. Je souhaite savoir pour nos lecteurs si vous traiterez des sujets de société importants qui sont ou totalement tabous ou en tout cas peu traités dans les grands médias. Donc je vous propose une liste de douze questions et vous me direz s'ils seront tabous, censurés ou s'ils tra seront traités sur Polini TV et peut-être me direz-vous quelques mots à leur sujet. Premièrement, l'antisémitisme musulman. Georges oui. Ben Soussan vient d'être relaxé par le tribunal pour avoir dit que les musulmans reçoivent l'antisémitisme dans le lait de leur mère. Tabou? Sur Polonie TV ou pas Bien sûr que non, pas tabou. Surtout pas parce que euh, moi-même, lorsque j'étais journaliste sur les questions d'éducation, j'ai été une des premières à enquêter sur l'antisémitisme qui montait dans les collèges et lycées en France. Je pense que c'est un enjeu absolument crucial qui a été mis sous le boisseau parce qu'il était impensable de nommer réellement ceux qui euh, étaient considérés comme des victimes absolues et dont on ne voulait pas voir qu'ils étaient pour certains euh, en train de se transformer en bourreaux. Je pense que la question du terrorisme en France n'a émergé malheureusement qu'avec les attentats de Charlie Hebdo et de lhyper mais il y a eu Mohamed Merah avant. Et je pense que s'il y avait eu 4 millions de Français dans la rue après les, les assassinats, le massacre, de Mohamed Merah, eh bien, nous n'en serions peut-être pas là aujourd'hui. Et Je suis très inquiète d'être obligée de me demander si réellement il y aurait eu aussi 4 millions de personnes dans la rue s'il si n'y avait pas eu Charlie Hebdo mais s'il si n'y avait eu que Vous avez Donc, raison. C'est un sujet crucial parce qu'il ne s'agit pas de jeter l'opprobre le sur les musulmans en général, C'est pas ça la question. Il s'agit de comprendre ce qui est en train de se jouer dans certaines familles où on a des jeunes gens, des enfants qui sont français, qui sont donc euh, porteurs, qui devraient être porteurs des valeurs de l'humanisme français, et dont on voit qu'ils perpétuent des tout simplement des tropismes ou parfois des, des préjugés culturels parce que l'école française a échoué à les sortir de cela or c'est le rôle de l'école républicaine de sortir les enfants de l'obscurantisme et des traditions quand elles sont contraires à l'humanisme et aux valeurs que doit porter la république française je pense que tout ça doit être posé aujourd'hui euh, et plutôt que d'accepter l'espèce de, de chantage judiciaire qui consiste à porter plainte contre eux, les uns et les autres contre Georges Ben Soussan, contre Pascal Bruckner, pour des propos euh, qu'ils auraient tenus, on ferait mieux de s'interroger sur les faits. Et encore une fois, ce n'est pas, pas accuser l'ensemble des musulmans que de dire ça, c'est affronter un problème qui se pose à nous tous. Mais quand on peut, euh, dans certaines rues de Paris, au cours des manifestations, entendre des mots comme mort aux juifs, je pense qu'il est temps de se réveiller et de se dire que là, Euh, c'est l'idéal républicain français qui est en, en danger après l'attentat de Londres de Westminster Cathy Hopkins qui est une journaliste au Daily Mail a déclaré que les londoniens ne peuvent pas être honnêtes au sujet de ces attaques car cela voudrait dire que tout ce en quoi ils ont cru est faux longtemps on a dit que l'immigration est une chance pour la France le débat était interdit On a même interdit de poser la question, sous peine d'être qualifié de fachosphère, raciste, identitaire, et j'en passe. Sujet tabou ou pas Non, là non plus, pas sujet tabou, parce qu'il ne s'agit pas de dire que l'immigration est une chance ou que l'immigration est un danger. Nous sommes face à un fait. Il y a une immigration, une immigration de masse depuis des années l'immigration ne doit pas être pensée en dehors de son pendant nécessaire qui est l'intégration donc il s'agit de se demander quelles sont les conditions d'intégration en France, de populations qui viennent d'ailleurs et dont les enfants seront français. Donc je pense qu'à force de ne pas vouloir penser ça, euh, nous aboutissons à une situation qui est aujourd'hui inextricable et qui est terriblement dangereuse. C'est la, la communauté nationale dans son ensemble qui est en train de se fracturer. Donc je pense qu'il est grand temps de réfléchir d'abord au fait qu'un pays a le droit d'exercer sa souveraineté et de décider... Qui peut rentrer ou non sur son territoire Je pense qu'aujourd'hui, la France a une tradition d'asile, d'asile politique qui doit être maintenue et qui nécessite en effet d'ouvrir les bras à ceux qui fuient des dictatures, qui fuient des guerres, qui fuient des horreurs, mais ça ne peut être possible que si nous réfléchissons aussi à ceux qui malheureusement ne peuvent pas être accueillis dans notre pays parce que nous n'avons pas les moyens de les accueillir décemment on voit aujourd'hui avec l'affaire du, du campement de, de grande sainte euh, qui n'est que la suite d'ailleurs des horreurs du campement de Sangat puis ensuite de, de Calais la jungle de Calais bon, tout cela n'a pas été géré n'a jamais été pensé donc il faut là encore se demander ce que les Français en tant que peuple, en tant que nation, peuvent réellement faire pour être dignes de leur histoire, de leur tradition, mais aussi pour les préserver. C'est-à-dire que, encore une fois, tout cela ne peut se penser que si l'on part du principe que tous les étrangers peuvent être accueillis en France quand ils ont les moyens d'y vivre correctement, quand nous avons les moyens de les accueillir, et quand nous avons les moyens de faire de leurs enfants des Français, c'est-à-dire culturellement Français, et Français de cœur et d'âme. Aujourd'hui, nous avons au contraire des jeunes qui sont Français, et qui peuvent prendre une Kalachnikov et tirer sur d'autres Français. Donc, c'est la, la, la conséquence d'une dérive absolue et d'une absence de de capacité à affronter le réel et à poser les questions qui fâchent. Vous êtes souverainiste, donc vous pensez qu'on aurait dû demander aux Français s'ils étaient d'accord pour cette immigration et on aurait dû leur reposer la question plusieurs fois au fur et à mesure des années je pense que les, les, ces questions-là sont censées être posées pendant les élections. Le problème, c'est justement quand elles ne le sont pas ou quand l'ensemble le, des partis politiques qui euh, occupent les places principales aux élections évitent de poser ces problèmes parce que ce serait, soi-disant, faire le jeu du Front National. Cette, euh, ce chantage au jeu du Front National a empêché de poser les questions. Depuis 20 ans, quand on parle de certains sujets, que ce soit l'immigration ou que ce soit d'autres sujets, la sécurité ou des choses comme ça, on est immédiatement accusé d'être crypto-fasciste. Au contraire, je crois, moi, qu'il est nécessaire de ne pas laisser le monopole de l'alternative au système au Front National. Mais c'est vrai aussi pour les questions économiques, qui, à mon avis, sont également cruciales, parce que l'immigration, c'est aussi une question économique. Euh, qui défend l'immigration et la libre circulation des peuples sinon le grand patronat, le MEDEF, il suffit de voir les déclarations d'une Laurence Parizeau sur ces questions là, pour comprendre qu'il y a un enjeu qui est économique et que certains ont intérêt à faire baisser le coût du travail en accueillant des travailleurs sous-payés, des travailleurs qui sont dans des conditions telles qu'ils ne peuvent pas refuser d'être traités comme des semi esclaves. Donc cette question là doit être pensée en termes économiques et culturels. Et je pense, pour ma part, que si la, si la souveraineté du peuple était respectée, eh bien il faudrait qu'on puisse aborder ces sujets-là et les aborder, non pas pour réveiller des LM, mais au contraire, pour éviter qu'elles ne se réveillent. Parce qu'aujourd'hui, elles sont en train de se réveiller à force de ne pas avoir traité les sujets. Les, les militants euh, no borders, les militants pour des frontières ouvertes se trouvent plutôt euh, essentiellement à gauche, à l'extrême gauche, chez les anarchistes, c'est, euh, il me semble, surtout la gauche qui milite pour euh, l'immigration illimitée, pour euh, une immigration sans contrôle et pour euh, légaliser les sans-papiers. Pas seulement, c'est l'alliance des libéraux et des libertaires. Regardez en Allemagne aussi, c'est le patronat allemand qui a milité pour, pour, pour qu'Angela Merkel ouvre les portes. C'est la vieille alliance entre ceux qui estiment qu'il ne faut pas de limitation euh, des, de la circulation des hommes et ceux qui estiment qu'il ne faut pas de limitation de la circulation des capitaux. Et quand vous associez les deux, et bien vous aboutissez à un appauvrissement généralisé. Et c'est ça qui est en train de se passer actuellement en Europe. Regardez la polémique sur les travailleurs détachés, par exemple. C'est la question des travailleurs détachés. C'est une question économique. Nous sommes en train de ruiner des pans entiers de l'économie française en tuant des PME avec une concurrence déloyale. Ça fait le jeu de qui De ceux qui peuvent s'enrichir grâce à cela, de ceux qui peuvent ouvrir des, des boîtes en France avec une simple boîte aux lettres et qui en fait font du trafic quasiment d'êtres humains. Or, quand on a à droite. Dans la droite libérale, des gens qui expliquent que tout ça est formidable et que ça ne pose aucun problème, le seul problème ce serait le, évidemment le, le, quand cette directive est contournée et quand il y a des travailleurs détachés illégaux. Et quand on a à gauche des gens qui expliquent que critiquer cette directive est une preuve de racisme, ils sont alliés objectifs. Et d'ailleurs à gauche, il y a plusieurs courants. Jean-Luc Mélenchon par exemple qui depuis peu de temps a redécouvert la nation la patrie qui se réclame du peuple eh bien, il est aujourd'hui profondément critiqué par une part de la gauche que ce soit les anarchistes ou que ce soit une part, une part du parti socialiste parce que justement la gauche disons républicaine est accusée de nationalisme alors qu'elle pratique simplement L'idée que la République et la patrie sont la protection les plus faibles. Ça veut dire qu'il euh, y a une polarisation manichéenne de la politique française autour de certaines étiquettes, et une, une, une comme une absence de maturité pour euh, euh, euh, envisager des nuances ou des ou des modifications de point de vue en fonction de l'évolution de la société? Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, les étiquettes droite et gauche ne correspondent plus au véritable clivage idéologique. On, est bien ça, on a des gens à droite et à gauche qui sont pour la même politique, qui est une politique libérale et progressiste sur le plan des maths, c'est-à-dire qui allie la régulation par le marché avec la régulation par les droits individuels, et on a différents pôles qui critiquent cela. Alors, vous en avez dans toutes les formes de droite, dans toutes les formes de gauche, ça va de Nicolas Dupont-Aignan à Marine Le Pen, à Asselineau, à Arnaud Montebourg, Jean-Luc Mélenchon, Jean-Pierre Chevènement. Donc, vous voyez que le prisme est extrêmement large. Mais simplement, je crois qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui les clivages politiques si on ne les repositionne pas sur un double axe. La question, d'abord, de l'acceptation ou non, du modèle néolibéral, libre-échangiste, tel qu'il est imposé à l'ensemble du monde depuis 40 ans. Et donc, la question est de savoir si on choisit de combattre cette vision néolibérale du monde, cette globalisation qui uniformise l'ensemble des pays pour permettre au marché de s'étendre. Ça, c'est le premier point. Et évidemment, la question européenne, est inclus là-dedans, puisque l'Union européenne, telle qu'elle s'est construite, est le bras armé de cette idéologie libre-échangiste. Et euh, de l'autre côté, il y a aussi une réflexion à mener sur la question du progrès. C'est-à-dire, est-ce qu'on définit le progrès comme on le fait en Occident depuis plusieurs siècles, c'est-à-dire par l'avancée euh, indéfinie de la technologie et la dépendance de plus en plus grande de l'être humain à cette technologie Je crois que là aussi, il y a des questions à se poser, il faut redéfinir cela. Donc, si vous prenez deux axes-là, vous avez, euh, disons, une manière de dessiner les clivages politiques beaucoup plus intéressante. Et ça repositionne les différentes options politiques. Mmh. Justement, plus blanc que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer même le blanc des blés, plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août, ne peut être plus doux, plus fort que mon amour pour toi. La mer, mais mon furie, ne s'en approche pas Plus bleu que le bleu de tes yeux Je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux Si un jour tu devais t'en aller et me quitter Mon destin changerait tout à coup Pas même un ciel de pluie, plus noir que le noir de mon cœur, la terre en profondeur n'aurait pas son noir noire aussi, plus vide que mes jours sans toi, aucun gouffre sans fond ne s'en approchera, plus haut que mon chagrin d'amour, même l'éternité près de lui serait court, plus gris que le gris de ma vie. Rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie. On a tort de penser, je sais bien, au lendemain. À quoi bon se compliquer la vie, puisqu'aujourd'hui, plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux. Mais des cieux plus blanc que tes cheveux dorés ne peut s'imaginer même le blond des blés plus pur que ton souffle si doux le vent même au mois doux ne peut être plus doux plus fort que mon amour pour toi la mer même en furie ne s'en approche pas plus bleu que le bleu de tes yeux je ne vois que les rêves que m'apportent tes yeux. Tiré de Vosges Matin du dimanche 16 avril 2016. Un article où on voit François Fillon qui ouvre les bras, triomphant, etc., Alors, la foi de François Fillon en son destin. Et le candidat des Républicains, dans le quatuor de tête au présidentiel moribond, il y a deux mois, avec des révélations sur son train de vie qui ont débouché sur une mise en examen, c'est un miracle que François Fillon soit encore en course pour accéder au second tour de l'élection présidentielle. Vous voyez comme c'est fragile, un destin politique. Eh oui, l'homme qui prêchait l'honnêteté absolue en politique, euh, puisqu'il avait plus blanc que blanc, eh bien, il s'est fait prendre les mains dans le pot de confiture. Eh oui, eh oui, oui, oui, eh voilà. Bon, ben, ça, c'est la droite, hein. Eh oui, il y a même des gens de gauche, vous, aussi, qui se font prendre comme ça. Ouais, ben, c'est parce que ce n'est pas des gens de gauche, alors. Eh oui, c'est tout simple. Eh, il ne s'agit pas d'avoir une étiquette. Il s'agit de, de mettre les actes en, en accord avec les avec les déclarations, c'est tout. « L'hôpital malade des cadences infernales. Les personnels de la santé et de l'action sociale sont à bout. Ils dénoncent la dégradation des conditions de travail dans les hôpitaux devenus des hôpitaux-usines. Une marche forcée à la rentabilité du secteur est à l'origine de leur malaise, de leur burn-out et parfois des suicides. » Au cœur de ce mécontentement se trouvent les politiques d'austérité qui minent l'action publique et épuisent le personnel en imposant des logiques de rentabilité au détriment de la qualité des soins et du service rendu tout en faisant du social un coût. La santé n'est pas compatible avec le management. Management, il faut dire peut-être. Management, ah oui. Parce que management, ça fait trop français. Hein? Ça fait franchouillard. Ça fait ça fait Artar, hein? ah ouais, Artar, comme on dit dans les Vosges, Artard. digne d'une usine où seul compte le profit, seul compte le profit. Vous croyez des choses comme ça, Vous, des gens pour qui seul compte le profit, la pauvreté touche 15% des Vosgiens. C'est pas moi qui l'invente, c'est Vosges Matin du samedi 17 octobre 2015 qui l'annonçait déjà. La pauvreté touche 15% des Vosgiens. Alors, tiens, on parlait tout à l'heure des, des, des, de De Gaulle, l'appel du 18 juin. Et bien là, j'ai trouvé quelque chose qui ressemblait assez nettement à l'appel du 18 juin. Alors, ça commence comme ceci. à tous les Français, la France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu le combat. C'est là que ça change un peu. La France est sous occupation hégémonique d'un système politique corrompu et de lobbies qui dictent leurs lois en plaçant leurs pantins aux postes les plus élevés du pays. Oh Par leur contrôle, 95% de nos médias, 95% de médias, ils manipulent et orientent l'opinion publique par la propagande pour leurs pions favoris et par la diabolisation de toute résistance citoyenne. Ah Ah, ah. Une étape décisive scellera notre destin pour cinq ans. Une étape décisive scellera notre destin pour 5 ans, mais c'est dimanche, et, et oui, dimanche prochain, qu'on va décider de se mettre euh, la corde au cou ou de prendre les affaires en main. L'asservissement du peuple dominé par EMLRUDI ou la libération du peuple en rejoignant les insoumis. Appel à la résistance les 11 et 18 juin avec la France insoumise. Nettoyons ce système corrompu. Oh là là là Nettoyons ce système corrompu, comme ils y vont. Redonnons au peuple sa liberté, sa dignité, sa démocratie. Les rênes de son avenir, le contrôle sur ses élus. Ils veulent nous diviser, unissons-nous. Ils veulent nous abrutir, informons-nous. Alors c'est signé, législatif 2017, Libérons le peuple avec la France insoumise. Amen. L'avanie en marche, comme Sarkozy ou Hollande. Emmanuel Macron serait bien inspiré de se méfier de lui-même et de son assurance. Même si son élection constitue un événement historique dans la Ve République, même si ses premiers pas sur la scène internationale peuvent être salués, comment peut-il ignorer comment l'affaire Ferrand, l'affaire Ferrand, Grippe, L'élan des candidats en marche aux législatives. Eh oui, c'est comme Fillon, tout à l'heure. Ah ben oui, quand on dit affaire, c'est un mauvais réflexe de journaliste. À l'Élysée et à Matignon, les experts en éléments de langage parlent de, ouvrons les guillemets, de débat. Voilà, la vanille en marche. Vandalisme. L'auteur présumé jugé vendredi. Colombe et les deux églises tombent du général de Gaulle. Deux personnes... Un homme et une femme ont été placés en garde à vue dans l'enquête ouverte après la dégradation volontaire de la tombe du général de Gaulle. L'auteur présumé sera jugé vendredi. Donc, il a été jugé. On n'en a pas entendu beaucoup parler. Alors, que, de quoi s'agit-il Bon, il s'agit bien entendu d'une provocation. Si ce, si ce n'est pas un acte imbécile de quelqu'un de, de, de, de complètement inconscient, il s'agit bien sûr d'une provocation. Alors cette provocation serait-elle à rapprocher de, euh, de l'attentat contre un policier qui a eu lieu pendant le débat des présidentielles euh, à la télé Hein, et qui aurait pu profiter s'il avait fait basculer l'opinion du côté des partisans de l'ordre à tout prix, euh, etc. Et puis qui n'a pas profité, bien sûr. Parce que les gens, maintenant, les provocations, ils les voient venir. Ils cherchent à savoir à qui est-ce que ça profite. Et oui, ils veulent savoir à qui ça profite avant de s'indigner, avant, de, avant de, de, de ceci, de cela. Eh oui, un assassinat dont l'assassin est lui-même euh, exécuté, euh, abattu. Euh, euh, un attentat qui se produit à, à la minute près, au bon moment, par rapport à l'émission de télévision au débat en cours, ça fait beaucoup quand même. Eh oui, bah oui, Pasqua est mort, c'est pas lui qui a manigancé ça. Il ne faut pas tout lui mettre sur le dos. Oh, ce pauvre Charles Pasqua. <rire> Il n'est pas responsable de tout. La grand-mère disait toujours... Le silence est la meilleure réponse à donner aux imbéciles. Il ne sert à rien de perdre son temps avec des explications. ils ne comprendraient rien. Alors autre chose, chômage, précarité, flexibilité, égale vie volée. Comme en 1789, il faut rassembler, unir, lutter, c'est-à-dire conquérir la liberté. Le bonheur est toujours une idée neuve. Alors ça, c'est une affichette qui date du 1er mai 1989, bicentenaire de la Révolution, et qui avait été éditée par la CGT de Remiremont. Et euh, il y avait une salle, euh, une réunion, salle des fêtes, près de l'hôtel de ville, à 10 heures, ce jour-là. Voilà. Le 1er mai 1989. Ouais. Directeur des affaires publiques d'Areva, en 2007 et 2010, Édouard Philippe avait notamment joué un rôle de lobbyiste auprès des élus de l'Assemblée nationale au sujet des mines d'Areva au Niger. Il a donc défendu les actions d'une entreprise qui, au Niger, a pollué irréversiblement les territoires des peuples autochtones et baigné dans les scandales financiers. Voilà notre Premier ministre. En tant que député du Havre, il a également voté contre la loi de transition énergétique et contre la loi sur la biodiversité. Cette nomination est extrêmement inquiétante au regard des enjeux actuels. Nécessité de décisions urgentes pour accélérer la transition énergétique, situation financière catastrophique de DEF et AREVA liée à une accumulation de mauvais choix. Dégradation de l'état de sûreté du pacte nucléaire, vieillissement des centrales, investissements imprudents en Grande-Bretagne pour construire deux réacteurs EPR, scandale des malfaçons à l'usine Aréva du Creusot, et ses conséquences notamment sur la cuve de l'EPR de Flamanville. Et l'EPR, l'EPR en fait aussi, euh, on était censé construire un EPR euh, en Finlande. Combien est-ce que ça nous coûte Les mois de retard. « Sur la construction de l'EPR de, de, de, de, de Finlande. Au vu du contexte actuel, aucune complaisance ne saurait être tolérée entre, envers l'industrie nucléaire de la part de l'exécutif. Mais cette nomination d'un ancien VRP d'Areva laisse craindre le pire et en dit long sur l'intérêt réel d'Emmanuel Macron pour la transition énergétique. Il reste à espérer. » Que les résultats des élections législatives viendront remettre en question cette orientation. Les temps ont changé et une grande majorité de Françaises et de Français sont avertis, lucides et beaucoup moins tolérants envers cette proximité avec les lobbies. Alors, je parlais tout à l'heure des hôpitaux, du personnel du, de, des hôpitaux qui commence à ne plus, enfin, qui n'en peut plus depuis déjà pas mal de temps et qui euh, est sur le point de claquer. Hein. Voilà. Alors, ça sera une, une véritable catastrophe quand ça arrivera, pour les intéressés, mais pour le service public en général, pour les patients en général. Et euh, là, j'ai euh, des enregistrements. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de passer la totalité. Hein. Des enregistrements de, qui ont été faits euh, à. à, à la salle des fêtes à Remiremont, la salle euh, Gilberzog Zog, euh, à propos de euh, l'éventuelle fermeture de euh, la, la maternité de Remiremont. Bon, moi je dirais personnellement que la, mentalité de Remiremont, la, la maternité de Remiremont, c'est un problème. La maternité de, de l'hôpital public d'Épinal, c'est un problème. Mais ces deux problèmes-là sont euh, beaucoup moins importants que le problème de euh, la maternité privée. Il y a deux maternités publiques et il y a une entreprise privée. Voilà. Préférons systématiquement le public et tout ira beaucoup mieux. Alors, je vous présente maintenant euh, un petit bout d'enregistrement euh, de, de ce qui s'est passé à, à celle des fêtes, là et euh, à propos de la fermeture, de l'éventualité de la fermeture de la maternité. Et euh, je vous passe le, euh, deux petits extraits hein, euh, de, euh, de ce qu'a dit Christine Bourbon, hein, à propos de notamment de l'ARS et des, des primes, des choses comme ça, voilà. Au docteur, même si euh, souvent à l'hôpital, on me dit, Madame Bourbon, euh, votre obligation de réserve, mais ici si je ne suis pas en service, je voulais que tout le monde sache que le CICE, les hôpitaux privés en bénéficient, la ligne bleue, 400 000 euros par an, et l'hôpital de Remiremont, rien. Cherchez l'erreur. Je voulais aussi vous dire que certains directeurs d'établissements publics, d'hôpitaux, font du zèle et proposent des mesures encore plus drastiques et des plans de retour à l'équilibre encore plus drastiques que ce que leur demande l'ARS. Et pourquoi Parce que leurs salaires importants, leurs primes, leur carrière, donc ils ont tout intérêt à obéir aux ordres des ARS, Parce que c'est leur propre commerce qui en dépendent. Plus ils mutualisent les services, plus ils mettent dehors du personnel, plus ils faiblent les vies et plus ils s'enrichissent. De la Martinique, nique-nique, doux pays Une fille sympathique, tique-tique, vient ici Avec le charme et la grâce, un pelasse de là-bas Elle se fit une petite place comme ouvreuse au cinéma Bonbon, caramel, esquimaux, chocolat Bonbon, caramel, esquimaux, chocolat Bonbon, caramel, esquimaux, chocolat. Sa démarche diabolique, lick-lick, les cœurs, Son petit accent typique, pique-pique, fit fureur. Si bien qu'à la fin de l'entracte, le public manifestait. Indifférent au spectacle, toute la salle la réclamait. Mesdemoiselles, mesdemoiselles, bonbon, caramel, esquimaux, bon bon chocolat. Bonbon, bon caramel, esquimaux, chocolat. S'orienter dynamique, nique-nique, c'est inouï. Les pouvoirs fantastiques, tic-tic, qu'elle se fit. La voilà propriétaire d'un magnifique cinéma. Pour faire marcher les affaires, tous les jours elle remet ça. Demandez bonbon caramel, esquive chocolat, pas Bonbons demande. Bonbon caramel, esquive chocolat. Cette histoire est authentique, tique-tique, voyez-vous C'est un petit cas, pique-pique, pique-pique, voilà tout Car en tout état de cause, ici, bon pour aller loin, il ne faut pas faire grand-chose pourvu qu'on le fasse bien bon est-ce qu'il bon est-ce qu'il Alors je vous propose un deuxième euh, bout d'enregistrement de deux minutes environ, euh, même pas, une minute trente-six, euh, quelque chose comme ça je crois. <rire> C'était la, la durée de la conclusion, une minute trente-neuf, de la durée de la conclusion euh, de Christine Bourbon. Alors j'ai retenu, retenu sa, sa conclusion parce qu'elle résume assez bien tout ce qui a été dit au cours de la soirée et euh, voilà. L'hôpital sur place, ce sont bien des spécialistes et des salariés qui travaillent dans les services et pas des politiques. Je défends la maternité de Remiremont et celle d'Épinal. Il ne s'agit pas de déshabiller Pierre pour habiller Paul, parce qu'à ce petit jeu, il y en aura toujours un des deux qui sera tout nu. Il ne faut surtout pas que les petits se battent entre eux pendant que les gros se marrent quitte à ce que cela explose, il faut que cela soit tourné contre les vrais responsables les directeurs des ARS, ouais. les directeurs d'établissements collaborateurs et les hommes et femmes politiques complices qui votent qui ont voté et qui voteront cette mise à mort du service public. Nous devrons lutter contre tous les plans de restructuration et pas hôpital par hôpital, service par service. La liste des hôpitaux attaqués et organisés des services fermés en France s'allonge sans cesse. Nous gagnerons tous ensemble ou nous perdrons tous. Nous ne gagnerons jamais chacun de notre côté. Il faut donc supprimer les GHT, supprimer les ARS coûteuses pour vous tous et qui n'apportent rien à personne. Bien au contraire, puisqu'il s'agit seulement de rémunérer de hauts fonctionnaires sans aucun service rendu à la population. Je vous ai apporté, vous pourrez le trouver sur internet gratuitement, le programme pour la santé de la France Insoumise. Voilà. <rire> <rire> Merci. Pour un député. Qui Votera des lois en faveur du système public hospitalier qui votera avec intelligence le budget de la sécurité sociale. Ce sera votre meilleure chance de maintenir cette si belle, si performante et si proche maternité. Oh L'hôpital sur place. Gravé, qui ressemble à souffrir, mais ce mot familier que mes lèvres répètent est si lourd à porter que j'en pense mourir. Mon Dieu qu'il y en a sur les haute profonde, de silencieuses croix qui veillent sur le monde. Haute croix du pardon, dressée vers les potences, croix de la déraison ou de la délivrance. J'ai ma croix dans la tête, immense croix de plomb, vaste comme l'amour. J'y accroche le vent, j'y retiens la tempête, j'y prolonge le soir et j'y cache le jour. Mais moi, pour le moi, j'ai ma croix dans la tête, un mot y est gravé qui ressemble à ce pays. Mais ce mot familier que mes lèvres répètent est si lourd à poter que j'en pense mourir. Oh, Le cordonnier qui voulait aller danser avait fabriqué de petits souliers. Une belle est entrée qui voulait les acheter, mais le cordonnier lui a déclaré Ils seront à vous sans qu'il vous coûte un sou, mais il vous faudra danser avec moi. Ils seront à vous sans qu'il vous coûte un sou, mais il vous faudra danser avec moi. Cordonnier, t'es bête, bête, qu'est-ce que t'as donc dans la tête, tête Crois-tu que mon cœur s'achète, chète, avec une paire de souliers Mais la belle accepta, elle emporta sous son bras les petits souliers pour aller danser. Cordonnier, tout réjoui, a mis ses plus beaux habits et ses pomponnets pour la retrouver. Mais hélas quand il voulut La faire danser, elle lui ritonner, La petite air futée Mais hélas quand il voulut La faire danser, elle lui ritonner, La petite air futée Petit cordonnier, t'es bête, bête Qu'est-ce que t'as dans la tête, tête Crois-tu que mon cœur s'achète, chète, Avec une paire de souliers Mais à peine la belle avait-elle fait trois pas Que ses petits souliers furent ensorcelés Elle se mit à tourner comme une toupie déréglée et, et les musiciens n'y comprenaient rien Elle tourna, tourna jusqu'au petit matin Et tout épuisé se mit à pleurer Elle tourna, tourna jusqu'au petit matin Et tout épuisé se mit à pleurer Cordonnier, arrête, arrête, tu m'as fait tourner la tête, tête, tu ne dois pas être bête, bête pour m'avoir ensorcelée. Petit cordonnier, arrête, arrête. Que ta volonté soit faite, faite. Toute ma vie, le cœur en fête, faite. Dans tes bras, je veux danser. Chanti petit cordonnier Et voilà, une petite chansonnette bien gentillette. Et oui, mais ça ne doit pas nous faire oublier que dimanche, il va falloir aller voter. Et oui, et puis on a intérêt à voter bien, parce que je pense que là, on, on engage notre avenir pour, ben, pour 5 ans, à moins que. Et puis, euh, sans doute davantage, parce que les décisions qui sont en train de se prendre sont d'une extrême gravité. N'oublions pas qu'il euh, y a 6 millions de chômeurs... 6 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres, grosso, euh, 9 des millions de pauvres, et en France, cinquième pays, paraît-il, le plus riche du monde, euh, oui, parmi les plus riches du monde, et euh, donc il y a 6 millions de chômeurs en France en 2017, euh, Macron au pouvoir, et en 1932 déjà il y avait 6 millions de chômeurs en Allemagne. Et on a vu ce que ça a donné. Eh bien, ça a amené un certain Adolf Hitler au pouvoir. Euh, Deuxième guerre mondiale, 60 millions de morts, euh, etc., etc. Voilà. Donc, euh, notre vote nous engage personnellement c'est pas un simple bout de papier comme ça euh, c'est presque comme si, on un, comme si on signait un contrat et euh, donc le, notre vote nous engage personnellement et puis il engage euh, le, notre avenir l'avenir de notre famille de nos enfants, de nos petits-enfants et peut-être plus loin encore et puis euh, l'ensemble du pays et puis des pays voisins également euh, les, la conséquence d'un bulletin de vote peut être euh, terrible alors voilà Donc nous allons faire très attention de voter. Ben, euh, moi, je vous proposerai de voter pour les insoumis. Hein voilà. Idée à coudrer trois gouttes d'eau dedans, Au dessus du perchoir, un os de sèche tout blanc, et un petit piaf triste de vivre en prison. Ça met du soleil dans la maison. C'est ce que vous diront quelques rentiers vis Des vieux schnocks qui n'ont que des trous d'air dans le cigare. Une fois dans votre vie, vous qui pas comme eux, faites un truc qui vous rendra heureux. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, regardez les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Si votre concierge fait cuit-cuit sur son balcon Avec ses perruches importées du Japon Ses canaris jaunes et ses bengalis A votre tour faites leur guili, -guili. Tournoisement, exclamez-vous, Dieu, quel plumage Mes chères Madame, on vous demande au troisième étage Et des clabignoles au ralto tourné Même si on doit pas vous le pardonner Ouvrez, ouvrez ouais, la cage aux oiseaux Regardez-les ouais, s'envoler, c'est beau